L'administration aïe galtegindie kontrola sorot zakegine kisanditien e neuriak respetatuik kisanditian. Dio yenas, ahatiek ouanok hareatzendie kamiouetan ata debekatuik delaike. Bernard Leire, hebdesakko ordeskaia. Normalement, les pare-feux et toutes les mesures qui ont été mises en place pour limiter la propagation du virus de la grippe aviaire ne sont pas efficaces. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a une pénétration sur l'axe central de notre département en allant vers le sud, en touchant le Pays Basque, ce qui n'est pas normal. Il y a une pénétration sur l'axe central de notre département en allant vers le sud, en touchant le Pays Basque, ce qui Moi, je n'accepte pas aujourd'hui que des producteurs euh, soient depuis 3-4 mois sans revenu alors que l'état se doit de les indemniser Askenic